Oui, c'est sûr que ça fait énormément plaisir, en plus, euh, en plus de ça c'est mon anniversaire et je suis très content d'avoir gagné avec euh, Baptiste, et voilà, on n'a pas souvent l'occasion de jouer ensemble et je suis content que euh, quand on a joué ensemble on ait gagné, et ça fait énormément plaisir.